Je suis d'ici depuis longtemps. Je n'ai personne qui m'attend. Tous mes amours sont des passants. Pour m'en aller, il me suffit d'un mot. Pour moi, Matelot je n'aime pas. Mes souvenirs, je passe ma vie à mentir Si y partir c'est un peu mourir Vive la mer et vive les bateaux Pour moi matelot Depuis le temps que je n'ai Connu des amants qui passaient par Marseille, le temps d'une veille. Je n'ai pas grand chose à t'offrir, ces quatre sous pour un soupir, mais si tu veux. Mon petit cadeau, prends-moi ma depuis le temps je n'ai plus rien à moi, j'ai tout laissé loin de là, mon cœur et ma jeunesse, mes seule richesse. Je suis ici, je suis d'ailleurs. Quelque part j'ai perdu mon cœur. L'idée que j'aime fait du bonheur, c'est de glisser, glisser sans fin sur l'eau. Pour moi, matelot.